de la capitale pour vous mettre au courant de mes et amis, mes amis Savez-vous que je suis convoqué au tribunal pour répondre à l'accusation de ma femme bien-aimée. Chouchou demande de divorce, rade toi là, informer que je sors avec petit maman. Chouchou oublie une chose, bien l'info sans fil, informé qu'elle sort avec lui. Mais je vous donne un conseil Méfiez-vous des compères qui sont un peu trop gentils oh. Même si vous avez une femme moins jolie Ils chercheront à comprendre pourquoi vous laimez oh. Chouchou demande de divorce Téléphone sans fil à informer que je sors avec petit papa et bébé Chouchou oublie une chose Radio tout informé temps qu'elle sors avec petit papa et bébé. Zobaczcie, na vie, oh tym to c'est mauvais to mała, że jest to mała, że jest to mała, że jest to mała, że jest to mała, że jest to mała, trop jest c'est mauvais jest to mała, że jest Radio trottois c'est mauvais jalousie c'est mauvais l'amour Radio trop c'est mauvais pépé Laisse-moi je m'habille Laisse-le comme tomber. Radio trop c'est mauvais Chouchou Attention la vie oh chouchou Radio trottoi c'est mauvais, jalousie, c'est mauvais, la femme Radio trottoi c'est mauvais, chouchou Ferme tes oreilles, oublie les pensées dans mon bébé Radio trottoi c'est mauvais, chouchou au attention la vie oh chouchou Jalousie, toi c'est mauvais, jalousie c'est mauvais la femme je te trottasse mes mes je veux ouvrir le passé rêve moi je t'en suis plus je mauvais lever ratte trotro mauvais ferme tes oreilles oublie le passé dans ma tête ratte je We're